Nem, mm, mono. Ça devient de la dictature S'imposer démocratiquement Hors-toi oh, de là que je m'y mette Ma tribu n'est pas ta marionnette Et c'est parti Oui parti pour la guerre La banania élira par la guerre civile La démocratie banania Démocratie bananière, pour les républiques bananières. bananière Pour les républiques bananières Bombe tribale, bombe coloniale Comment allons-nous faire pour la désamorcer? Bombe tribale, bombe coloniale Comment allons-nous faire pour la désamorcer? La démocratie bananière Il ira par la guerre civile La démocratie bananière demokrasi Ben